C'est bien passé, la vertu récompensée, le crime du monde puni. Allons-nous en c'est fini, et Nini, c'est bien fini. Après,